Unité 0. Premier contact. Activité 1. Page 10. Écoutez. Dans quelle langue sont ces phrases 1. Maybe it will be very cold tonight. 2. Hola, qué sorpresa. ¿Qué tal estás 3. Bonjour mademoiselle, vous désirez? 4. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. 5. Allô Nadine, salut c'est Corinne. Je te rappelle plus tard. 6. Ciao ragazzi, come va?